Mais qu'en stage 16, c'était la première chose qui lui a été révélée le premier à obtenir, lire au nom de votre Seigneur qui a créé, créé l'homme à partir de commentaires, de lecture et de votre Seigneur est le plus généreux.